Dans toute la ville, on le nomme Pépé C'est un curieux petit bonhomme, Pépé Pantalon en accordéon, moustache noir en tire-bouchon Quand on l'a oh, il ne fait qu'un bon Dites-moi donc, sous le chapeau cocasse de Pépé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 Son cerveau bat la campagne Et bien qu'il soit tout petit Son cœur est une montagne Qu'il donne à tous ses amis Dans toute la ville dans le nomme Pépé C'est un curieux petit bonhomme Pépé